Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Aujourd'hui, Mathieu Roy viendra nous présenter les prochaines activités qu'organise la GQTR. Avec Sandra Cagnon, on nous parlera d'art et spectacle dans le temps et une culture et on apprendra des choses très éperantes ou pas du tout dans C'est un fait. Assemblage Requis commence tout de suite. soit bien l'assemblage avec qui en ce mardi 5 novembre 2013 je m'appelle Patrice Plante Jean-Philippe Charbonneau sont vient en quelques minutes et on va vous euh, vous accueillir en grande euh, en grande pompe parce que lui il était bon là-dedans les pompes mais pas chop Jean-Philippe Charbonneau euh, et moi euh, donc tout à l'heure plus tard vers les 8h euh, et quelque Avant ça, par contre, je vais quand même vous parler du plan d'émission d'aujourd'hui. On va avoir euh, notre ami euh, Mathieu Roy, de l'AGEQTR, qui va venir nous parler des plus récentes activités euh, qui sont organisées par cette même AGE. Et on a Alexandra Carignan qui va être là à 9h pour la chronique « Le temps de culture ». Nos deux euh, survivants du mardi. En fait, si je peux vous faire une petite parenthèse, euh, on était absent hier, et on fait depuis vendredi, ici si assez fou à cause d'un problème électrique qui a causé euh, une panne de, de nos appareils de diffusion. Mais bref, on est de retour. Enfin, après trois jours et quelques de silence... On va avoir une petite émission pour vous, c'est la première conférence en direct depuis euh, notre depuis notre studio temporaire. Euh, donc voilà, on va commencer l'émission euh, tout de suite en musique avant de faire c'est un euh, fait voici June in the Fields et Anaman Singh. Ça c'est fou. Gabriel oui, sur la bande Fém, man enfin. fait.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 i do alone but never alone is true alone but never alone with you and all I do alone but never alone is true Jun and Fields et Adam and C. À l'assemblage requis, il est 7h38. Et maintenant, ben, commençons l'émission en chronique. Voici C'est un fait. c'est un fait la déclarer des choses véridiques, véritables et vérifiables d'assemblage requis. bien sûr tout ça selon internet et commençons avec le fait que plusieurs euh, endroits qui acceptent en fait qui euh, qui hébergent des animaux, vous savez des euh, pas des fourrières mais des des places comme ça la À euh, certains endroits aux États-Unis entre autres, euh, ne permettent pas les chats noirs. Ils peuvent pas se faire adopter euh, à halloween euh, On pense qu'ils vont se faire sacrifier ou torturer. Pas de noir à l'Halloween. <rire> euh, plus de 90% des gens euh, ne sont plus amis avec quelqu'un qu'ils ont déjà appelé leur meilleur ami. Donc quelqu'un qu'ils considéraient comme leur meilleur ami. 90%. La ah, même chose pour 90% des gens qui sautent par-dessus la première tranche de pain juste parce qu'il est pas belle. Souvent, il est comme tout croche, défiguré un petit peu. Je comprends ça, je fais la même chose. Et je me rends jamais jusqu'à la fin du pain de toute façon. Euh, les signes ont seulement un partenaire pendant toute leur vie. Et si leur partenaire meurt, ils peuvent mourir eux-mêmes à cause de leur cœur brisé. Oh, c'est tellement rempli d'émotions, m'attire. Euh, la puce peut sauter jusqu'à 350 fois la longueur de son corps. C'est comme si un humain euh, réussissait à sauter de la longueur de terrain de football. Quand même. Euh, le mot... Le mot samba, OK, Là, on ne dit pas dans quelle langue, mais le mot samba veut dire se frotter les nombrils l'un contre l'autre, c'est deux personnes qui se frottent le nombrils. Le mot samba et eh ben selon internet. Euh, un nouveau nez kangourou mesure environ un pouce de longueur. Hmm. Et eh ben, on apprend des choses qu'on est pas sûr que c'est tout à fait vrai. Euh livre pour livre, les hamburgers coûtent plus cher qu'une nouvelle voiture. J'imagine les bons hamburgers quand même. Euh, ensuite, ah tiens, si on revient le 29 octobre dernier, c'était la journée nationale des chats. On peut aussi appeler la fête nationale d'internet. <rire> euh, Ryan, ah oh tiens, ah oh, Colin, ça, ça me donne envie d'aller l'entendre est comme je n'ai pas de partenaire de co aujourd'hui, allons-y avec euh, ma main par à droite pendant que je vous lis le fait que, euh, en fait que je vous lirai plus tard. <rire> à la Maison Blanche, un court de tennis, euh, un green pour jouer au golf, une salle de billard, une place pour faire du jogging et une piscine ainsi qu'une allée de quilles. Ils sont bien équipés à la Maison-Blanche. Il y a environ, et non, on dit au moins 43 678 espèces différentes d'araignées. Yark. On en mange plein la nuit. C'est pas rassurant. Euh, les dauphins dorment avec un oeil ouvert. Mais vous, euh, les auditeurs d'Assemblages requi vous êtes des requins. Fait que vous ne faites pas ça, s'il vous plaît, parce que ça sera pas bon pour vos yeux. Euh, ensuite de ça, le miel. Il y a du miel qui était trouvé dans la tombe d'un pharaon égyptien. En fait, de plusieurs pharaons égyptiens. Et on lui a goûté à ce miel-là, les archéologistes, et on a découvert que c'était encore mangeable. Donc du miel, quand on, quand on dit que ça n'a pas de, de date de péremption du miel, ben c'est vrai. Euh, plus de gens se font tuer à chaque année des, euh, à cause d'abeilles qu'à cause de serpents. Ah, tu vois, ben, ça... ça Oui, c'est impressionnant que le nombre d'araignées qu'on a entendu tantôt. Euh, en moyenne, le, le temps qu'une femme peut garder un secret pour elle est de 47 heures et 26 minutes. Donc, une femme qui bolle deux jours avant de dire un secret, c'est qu'elle est, qu est au-dessus de la moyenne. Il euh, y a un guichet automatique au Vatican qui donne des instructions en latin. c'est tu sais comment il y a beaucoup de gens de nos jours qui parlent le latin, mais bon, je me j'imagine que c'est une tradition que, que le guichet fasse ça. Euh, les Kisses de Hershey. Vous savez, c'est petites euh, clochettes de chocolat. Euh, on les appelle comme ça à cause de la machine qui les fabrique. apparemment que euh, elle a l'air d'embrasser le convoyeur quand elle fait ses Hershey's Kisses. Donc, on a appelé ça des Kisses. Euh, plus de gens sont allergiques au lait de vache que n'importe quelle autre euh, nourriture. L'on parle d'allergie et non pas une intolérance. Hein? Je sais je suis je parle. Intolérance, moi. Euh, allergie. Quelqu'un qui va avoir des problèmes euh, physiques à cause de ça. Euh, ensuite, en moyenne, il y a 178 graines de sésame sur un pain Big Mac chez McDonald's. Hmm. Euh, deux tiers des aubergines du monde pousse au New Jersey. Eggplant, c'est bien aubergine. Attention. Pendant que je cherche en français eggplant comme un loser. Euh, je pense que c'est ça de toute façon, hein. Je ne perdrai pas plus de temps là-dessus, s'il vous plaît. Aubergine, c'est bien ça. Merci. Euh, en moyenne, la main gauche d'une secrétaire tape 56% du temps. Plus de touches à gauche qu'à droite, 56%. C'est quand même mais c'est quand même proche de la moitié, même petit je devais, je devais vous expliquer ça. Euh, Qu'est-ce que la tératophobie, maintenant, je vous le demande? La tératophobie, c'est une peur inhabituelle de d'accoucher d'un monstre. Il fallait vraiment préciser le mot « inhabituel ». Parce qu'avoir peur d'accoucher d'un monstre, c'est juste bien normal. Euh, les gens qui vont rester debout très, très tard le soir Ils sont plus intelligents, nous dit que les gens qui vont se coucher tôt et qui vont se lever de bonne heure le matin, selon une étude. Ha! Donc je vais être vraiment intelligent. J'arrive pas à me coucher tard. Euh, le Gummy Bear a été inventé en 1922 par Hans Riegel en Allemagne. À l'origine, on l'appelait Dancing Bear. lorsqu'il danse. Pourtant, j'ai rarement vu un Gummy Bear danser. De toute façon, sa position est tellement en droite comme une planche. Euh, les gens qui boivent du vin. Euh, donc vont verser 12% plus de vin dans leur euh, coupe quand il euh, quand il est dans leur main comparé à lorsqu'elle est sur la sur la table. Quand, je sais pas et dans ta main tu tendance à plus verser, je sais pas, peut-être les profondeurs sont différentes quand c'est la table, c'est comme plus loin de tes yeux. Je sais pas. Euh, le mois d'octobre était le mois national du sarcasm awareness. Awareness c'est quand tu euh, sensibilisation si on veut, être au courant du fait que ça existe. Le mois national du sarcasme super intéressant. Tu vois, ça, c'était du sarcasme. <rire> euh, la personne moyenne, une personne moyenne au Royaume-Uni, euh, va parler de la météo 44 fois par mois, <rire> selon une étude où on a fait une étude là-dessus. Je me demande si au Québec, c'est pire que ça parce que notre météo change encore plus. Là-bas, c'est « il pleut » ou « il pleut pas beaucoup ». Tu sais, c'est pas, pas mal tout le temps ça. Ici, il y a plus de variations, donc j'imagine encore plus que 40 fois, 44 fois par mois. Euh, les biscuits Oreo. « À l'origine, t'es vendu au poids ?» C'était 30 cents la livre, un peu comme on achète des fruits. c'est tu sais, pour moi, les Oreos, c'est comme mes fruits, non? donc je comprends ça. Euh, « Les grenouilles ne peuvent pas avaler, nous dit-on, avec leurs yeux ouverts. » Ok, ça va mieux pour eux. Euh, une personne moyenne va dire quatre mensonges par jour. Et euh, donc, ça va faire 1460 par année. au total de 88 000 mensonges avant l'âge de 6 ans. Et le mensonge le plus commun, celui-là, on a déjà fait ce fait-là, c'est « Je vais bien ». Tu sais, quand tu ne pas vraiment expliquer pourquoi ça va pas bien. Parce que quand les gens te demandent si tu vas bien et que tu réponds, « Non, je vais pas bien », attends, pas une réponse, ils s'en sacent. Ce pas pour ça qu'ils t'ont posé la question. Tu pourrais être poli, man. Ah, les gars. Ensuite, allons-y avec un autre fait. Toujours, c'est un fait. Euh, 40% des profits de, des restaurants à McDonald's euh, viennent de la vente des joyeux festins. 40%. Il reste la moitié. Bravo. Euh, ensuite. Euh, ouais. Un peu. Voilà. Euh, le lobe d'oreille humain est une zone érogène à cause de ces euh, nerfs qui sont à l'intérieur. Donc, euh, sinon, cet organe-là, dans le fond, le lobe d'oreille, n'a aucun rapport dans le corps humain. Ça absolument rien. Mais il y a une zone érogène à cause des, euh, des, euh, des embouts-là. Nerve endings, hein? Je l'oublie tout le temps en français. C'est quoi nerve ending? en tout cas, les nerfs. Euh, une personne... Euh, « Moyenne », une personne qui parle à un rythme moyen, c'est-à-dire quelqu'un qui ne prend pas son souffle à chaque 30 secondes parce qu'il est en train de dire plusieurs phrases dessus et qu'il y a de la misère. Donc la personne moyenne va envoyer environ 300 gouttes microscopiques de salive par minute, <rire> c'est-à-dire 2,5 gouttelettes par mot en moyenne. C'est pas parce qu'on le voit pas sortir de ta bouche qu'il n'y a pas un liquide de salive qui sort de ta bouche. Euh, « L'état du Maine » est le seul état aux États-Unis dont le nom ne contient qu'une seule syllabe. « Oh, Maine !» C'est le fun, quand même, à savoir. J'avoue, je ne le retiendrai pas nécessairement. On me demandait l'autre fois, on me posait une question au piège euh, qui apparemment était utilisé genre au tricheur à la télé. Euh, bref, ça demandait c'est quoi le nom, euh, dernier le dernier état en, en ordre alphabétique aux États-Unis. Ouais, Wyoming est la réponse, je crois. <rire> Wyoming, j'ai répondu, je pense, qu'Yuta. Bref, aucun rapport. Maine, une seule syllabe. Euh, American Airlines a économisé 40 000 en 1987 en enlevant une olive des salades. Pour la première classe. Vous savez, la classe première en, en avion. 40 dollars en enlevant une olive. 160 voitures peuvent co euh, conduire côte à côte dans ce qu'on appelle le Monumental Axis au Brésil. C'est la route la plus large du monde au Brésil. 160 voitures côte à côte. Incroyable. Euh, le point G, le G-Spot, a, a presque été nommé le Whipple Tickle. Whipple Tickle? <rire> en honneur du, euh, professeur de la professeur Beverly Whipple. Exactement, bonjour madame Witter. Un poème euh, qui a été qui est écrit en fait pour célébrer un mariage, ça s'appelle euh, un épithalamium. Épithalamium, c'est un poème écrit spécifiquement pour un mariage. Euh, une personne moyenne va passer environ deux ans de sa vie au téléphone. <rire> c'est pas moi en train. Euh au Japon, laisser un lutteur sumo euh, faire euh, pleurer ton bébé est considéré comme euh, dans le fond ça porte bonheur. Au Japon, donc faire pleurer un enfant de la part de l'huteur sumo, c'est bon pour la chance, bravo. Est-ce euh, si que le taxi de New York à Los Angeles ça te coûterait 8325 dollars Hein Ça c'est du petit change. 8325 dollars. Euh, en 1879 un village belge a essayé euh, d'entraîner de, dans le fond de coacher une flotte de 35 de 37 pardon chats pour livrer le courrier. Et ça pas fonctionné. Donc, 37 male cats au lieu de, au lieu de facteurs, c'est des chacteurs. Bref, ça marche pas, mon ça. 1879 en Belgique. Et pour terminer cette, ce segment, c'est un fait. Euh, on nous apprend et je l'apprend. Et Colin, ça me fait quelque chose. Vous vous rappelez peut-être de la formation d'Edman's Bones. On la faisait jouer assez fréquemment à assemblage requis dans le temps de François-Olivier. Ah, que voulez-vous On a arrêté de la jouer quand il quand il a arrêté d'être là. Hein euh, donc tu je sais pas. Euh, je pense j'ai envie d'en entendre. Voici in the room where you sleep tout de, suite de Dead Man's Bones. Et eh ben là-dedans, devinez qui qui est là euh, Ryan Gosling. Oui, oui. Ryan Gosling dans Dead Man's Bones. Incroyable. C'est de la musique sur les monstres et fantômes. Un petit peu après la Louis mais bon, on t'a pas entendu depuis vendredi, vite. In the Room Where You Sleep par Dead Man's Bones. assemblage requis toujours dans C'est un fait. Et, euh, on rappelle que Dead Man's Bones, c'est le groupe de Ryan Gosling. On a appris que c'est un groupe euh, indie euh, qui a démarré avec ses amis pour écrire les chansons de fantômes et de monstres. On avait déjà entendu du Dead Man's Bones à l'époque que, que c'était sur le planarès parce que leur album est sorti en octobre 2009. Euh, donc, euh, groupe de musique canadien fondé par Ryan Gosling et Zach Shields. Euh, et puis le magazine Les Inrecuptibles classe leur album homonyme parmi les 15 meilleurs albums de l'année 2009. Ils ont rien sorti depuis, mais euh, dans notre palmarès anglophone, on avait eu euh, In the Room, Where You Sleep, qu'on vient d'entendre, et My Body is a Zombie for You. Donc euh, voilà pour Dead Man's Bones, et voilà pour C'est un fait. Alors, on retrouve en musique déjà pour l'entendre une pièce du côté anglophone dans la palmarès de maintenant en, euh, en octobre 2013. On écoute Miss Mister, voici Think of You sur C'est fou. Une pièce qui commence à se rendre. Tout. You got high off my devotion, we caught as your crutch. Like some sick of a potion, I was addicted to your touch. Écoutons à dans la chanson entre autres, Assemblage requis sur ses fous 89 FM. Assemblage qui pour toi Assemblage requi est présenté par le service aux étudiants de l'UCFR. Bonjour, c'est toujours à son plage en ce mardi 5 novembre 2013. Il est quoi 8h2 minutes environ et je je m'appelle Mathieu Plante. Oui, j'en fais peu charbonne ça vient dans quelques minutes à peine pour continuer notre beau petit programme qui comprend entre autres un bloc quiz, écoutons là dans la chanson notre segment euh, musical euh, alternatif les paroles des autres où je vous fais jouer des chansons de l'univers Mathieu Plante. On a aussi les institutions d'assemblage, Mathieu Roy et Alessandra Carignan qui s'en viennent de tout ça d'ici la fin de l'émission à 9h30. Mais pour l'instant, en musique francophone, voici Bravo funken Tant pis pour nous. sur c'est fou. puis pour nous de Bravo Funkin. Avant d'accueillir Jean-Philippe Charbonneau pour le reste de l'émission, allons avec mon segment préféré, je pense. Voici les paroles des autres. circule très très loin voici la chanson thème de Vidon Ladon la question La chanson-thème de Vidons-la-donc la question avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambeau qui était euh, sur nos ondes, en fait, dans Assemblage requis même. Euh, cette chronique-là qui était avec du nouveau matériel entre l'automne 2007 et l'hiver 2009. La chanson était El Gumbantero de Xavier Cougat et les Orchestra. C'était vraiment très, très bon et c'était une émission d'humour, Vidons-la-donc la question, euh, d'humour trash, je qualifierais même. Donc, euh, lisons sur le site de Mathieu Saint-Onge au mat-saint-onge.com. La question était le nom de l'émission de radio que, que j'ai animée avec Luc Archambeau de 2005 à 2010. Nous disent il évidemment, ça inclut de l'avant-radio et de l'après-radio-universitaire. Euh, euh, C'est démarqué du lot par des montages sonores sophistiqués et un humour absurde et caustique. Entre 2005 et 2008, l'émission a été produite dans les studios de Choc FM, Radio Web de l'UQAM ainsi qu'à CISM 89.3. Elle est peu à peu rediffusée sur 13 autres stations dans la francophonie, dont trois radios en Europe et évidemment inclut C'est fou. Une, de, une cinquantaine de capsules écronées ont ensuite été enregistrées pour les émissions Vous êtes ici, euh, La Tête ailleurs et Programme libre à Vancouver, diffusé à la première chaîne de Radio-Canada euh, Ils ont aussi réalisé l'audio-guide de l'UQAM, euh, du matériel a aussi été produit à, à la demande de la radio-énergie mais jamais été diffusé, donc euh, c'est pour ça qu'on peut continuer d'en parler M -m -m -m. Euh, Ils ont été nommés au Galois des Oliviers euh, dans la catégorie Meilleure capsule humoristique à la radio et meilleure émission de radio en 2008 et 2009 euh, Allez voir des euh, allez entendre des capsules euh, de vidéo à la question, la question sur euh, le site de Mathieu Saint-Onge, et mate st onge.com dans la section radio il euh, y a plein plein de chroniques vraiment très très très très drôles on a diffusé ça à, à redondance extrême genre 3 4 5 fois chaque capsule dans le temps euh, parce qu'ils en produisaient plus énormément vers la fin donc on euh, on rebroutait le même matériel jusqu'à qu'à m'a donné mon décidé d'abandonner un petit peu. C'est triste comme ça. Euh, voilà pour euh, la chronique et les paroles des autres. On fait jouer une chanson dans l'univers Mathieu Plante, que ce soit une chronique, une émission, que ce soit connexe à moi ou pas. Et euh, je pourrais vous faire la longue histoire de, de pourquoi écoutons allons -la, la chanson existe, mais je vous en parlerai lorsqu'on fera la chronique Écoutons-la dont la chanson tout à l'heure. Euh, pour l'instant, euh, on va accueillir Jean-Philippe Charbonneau. Bonjour! Salut Mathieu Plante! Yes, ça va bien? Oui! oui, oui. Belle transition! Oui! Là, je me retenais pour pas inter... pour pas interagir. Ben oui, ça a lieu de quoi ça là Ben oui, ça une heure on aurait fait. Wow! C'est qui ce dou là Ça deux, deux là. Euh donc on va euh, on va euh, tantôt réentreprendre notre beau programme avec un paquet de chroniqueurs et de choses à faire parce que oui. je dois dire que la première quarantaine de minutes est assez mollo pour moi. Oui. Ben, euh ça ça, ça bien ça allait bien l'autre. Ouais, c'était quand cool. je suis arrivé. Oui, c'était intéressant pour euh, l'oreille euh, auditive. Oui monsieur. Euh, ouais. <rire> Donc on, on va y aller en musique avec une pièce que tu nous as choisi. Oui, de Panache. Panache. Vous avez l'entrée du panorama francophone Oui monsieur. Euh, -huh. qui s'appelle Léa dans les magazines. Mmh. Exactement. Je te l'offre à l'instant puis après ça on rentre. Ah oh, ben j'aime ça. OK. En tout, cas, ça, tout va bien. Moi oui, j'adore miner. C'est quand on est revenu en monde. Il y a plus de vent, il n'y a pas de problème. <rire> Nash avec euh, euh, Léa dans le magazine je mélangeais avec les, Lila dit ça mais ça c'est le groupe <rire> oui il y a ça, y a mais ça. Oui. ben oui ah, moi c'est trop mêlant c'est ce que je pense qu'on devrait faire pour des raisons diverses on devrait tout abandonner alors on pause tout de suite ok bon, on Le vendredi 8 novembre, 19h, au Colisée de Trois-Rivières, assister au match de hockey opposant les Patriotes de l'UQTR aux Warriors de Waterloo. Adultes, 8 dollars, Étudiants, 3 Le Hockey des Patriotes, une tradition d'excellence.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 Avec vous. Bonjour, monsieur Mozart. Chaque samedi matin de 10h à midi sur les ondes de Céphou, si vous voulez écouter de la musique classique et de temps à autre de la chansonnette française dite classique, c'est Charles Roberge qui vous parle et qui vous invite à écouter cette émission chaque samedi matin de 10h à midi. Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente « Assemblage requis ». full strange There was a really weird guy on the air when it went off Yeah real weird out like crying and everything you believe guys Mr. You really need call man I've got a feeling somebody didn't want you to hear it Mathieu Roy nous présenter les prochaines activités qu'organise la GQTR. Alexandra Carignan nous parlera d'art spectacle dans le temps culture et on apprendra des choses très épeurantes ou pas du tout dans ces deux fins. Assemblage qui continue tout de suite. Bonjour et bienvenue, et -bienvenue à Assemblage Réki en ce mardi 5 novembre 2013, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Chambonard. Ah, Mathieu, tu le don de m'impressionner. <rire> Ça fait plaisir. Waouh J'étais j'étais crispy, je me demandais qu'est-ce qui allait se passer. C'était beau, beau. J'attendais que tu pour te faire jouer. Même. Oui, tu fais bien. Ben ouais, tu fais bien. C'est un bon moment, c'est pas le gaspillo des émissions. Ben non. <rire> Mais quoi qu'on pourrait le faire tout le temps. Oui, on pourrait le faire jouer toute tout la semaine. Euh, donc expliquons un petit peu ce qui s'est passé, je l'ai fait un petit peu en début d'émission à 7h30, euh, donc on est en ronde depuis vendredi vers les 13h environ ouais. des milieux de rock classique. Oui. Ça c'est rock un éclair le même hein. Ben oui, mais je dis aussi à Alain euh, qui fait l'émission rock classique. Pauvre toi, il me semble ça tombe tout le temps le vendredi. <rire> c'est vrai, ça, les pannes de courant. <rire> et... Les pannes de courant, c'est tout le temps le vendredi. Les variations de, de courant qui font que les CD s'éteignent. Oui. Les temps cédés sans Bref, on était en ronde à partir de vendredi. Il y a eu évidemment une palle de courant à Trois-Rivières. Je pense que la majorité des gens sont au courant. Il y avait des vents. Mais contrairement à la croyance populaire, Ah! C'est pas l'antenne qui a pété! Non, notre antenne va très, très bien. <rire> L'émetteur aussi. Par contre, euh, ce qui a pété, c'est l'exciter. Notre excitatrice. C'est ce qui rend la radio excitante. Donc, si jamais la radio devient plate dans les prochains jours, c'est parce qu'on a pas d'exciter. Voilà, exactement. C'est à peu près ça. C'est exactement ça qu'on m'a dit quand j'ai fait devenir un technicien. Donc, il est parti en thérapie euh, vaginale. Excuse-moi <rire> un oui. peu. En thérapie, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Hum... Euh, euh... Radional, radional, radional, radional. radional. C'est comme la radio régionale ouais, ouais mais de finir en comme C'était plus régional. classe que moi euh, Donc c'est parti euh, comme ça Et donc pour l'instant on est sur un émetteur euh, Temporaire depuis hier Donc lundi, euh, tout va bien pour l'instant On diffuse donc euh, juste moins loin que d'habitude Mais ça va bien, tu petit peu moins loin, c'est pas si pire Donc euh, vous devriez bien nous recevoir à la maison Sinon bah écoutez-nous sur internet ben, Si ça. tu nous écoutes Si tu nous attends pas, de dire d'écouter sur internet Un peu d'initiative Hey, « Hé, là, <rire> débouillardier système D, man! »« bah oui, système D! » Euh, donc voilà, euh, c'est l'explication de notre retour en ondes <rire> ce matin. Euh, bon retour à toi Jean-Philippe. Bon retour à toi Mathis. Bon retour à tous nos petits requins. fanatiques de l'émission qu'on est euh, toujours en direct le lundi au jeudi entre 6h30 et 7h30 et 9h30 et il y a euh, un, pré assemblage prérequis qui est en 6h30 et 7h30. Oui. Notre première heure est euh, pour l'inverse. On dit l'inverse d'habitude. Mais c'est correct. Tout va bien. On, on est, est rouillé, on a raté hier. C'est ça. Il faut se remettre dans le bain et parlant de se mettre dans le bain, je pense que je devrais commencer directement avec des questions difficiles pour toi, mm -hmm. euh, toi qui est vraiment un euh, bon devinetteur donc voici le quiz écoutons la don la chanson Écoutons ma adorable chanson, c'est le quiz d'assemblage requis où je t'offre, euh, Jean-Philippe, un bloc musical composé de trois pièces et oui. tu dois deviner le lien qui les rassemble. Mmh, je regarde justement les titres à l'instant. Oui. Tricheur, va! Ah ben là! Non, mais là. Euh, donc, ouais. tantôt, il va y avoir euh, du Summerland et du « On a créé un monstre ». Mais on va débuter avec une pièce de Carquois. Euh, vous le savez, Carquois, c'est un groupe fétiche des radios universitaires depuis très, très longtemps. Peut-être moins depuis qu'on a su pour... Nous, euh, j'ai <rire> encore mis à la voix, ouais. mais quand même. Euh, on aime ça, euh, de toute façon. Donc, euh, on s'écoute tout de suite. Voici car quoi est le volume du vent. Genre, tout C'est instrumentaire, ça commence mieux un bloc. Oui. Mmh. Toutoum -toutoum. Mmh. écoutons a donc, la chance. ce tapiu roulant souririez en dansant de Car pour lequel je craque C'était notre bloc écoutons là donc la chanson. Petite bloc quiz d'assemblage requis où j'ai proposé trois pièces à monsieur Jean-Philippe Charbonneau. Il doit deviner le lien qui les rattache. Hein? Oui, ben écoute Mathieu, euh, je vais y aller comme si on se connaissait pas. OK. Euh, je vais, vais proposer quelques quelques euh, hypothèses. On va commencer avec euh, le mot euh, « vent ». Qui est récurrent dans les trois titres des trois chansons. Est-ce que tu me dis les noms des trois chansons Oui, on a eu euh, le volume du vent de Carquois, le vent d'ailleurs de on a créé un monstre et coup de vent de Summerland. Donc okay, toi tu vois tu, tu je vois, euh, euh, vois du vent. Donc euh, ça ça aurait été la réponse facile. Tu que, que du vent, vent et si je pas le vent <rire> Et puis euh, mais ça c'est trop facile pour que ça soit euh, du Mathieu Plante. OK, oui, tu me connais, pourtant tu disais que tu me connaissais pas. Fait que ton jeu de rôle oui, bien. Ça, non, mais oui, mais là je fais oui, je les apartés. OK, les apartés. <rire> on est pas en onde là. <rire> non, silence radio. <rire> on tourne. il <rire> euh, euh, y a la présence de beaucoup de onomatopées. OK. Euh, dans ces chansons-là, on a entendu euh, mm, mm, mm, puis aussi papa euh, papa. <rire> Euh, donc, il y a ça. Sinon, ils euh, ont toutes presque le même nombre de lettres <rire> C'est bon ça. Des ça. fois, j'aime ça. <rire> <rire> euh, euh, C'est ça. Donc, euh, euh, là, j'essaie de voir avec les artistes, mettons, les, les lettres se suivent. Okay, ça, ah euh, oui, aussi, ça aurait pas pire aussi, l'alphabet. Été... Euh, ouais, ouais mais, mais non, non, écoute, j'arrête avec ça. J'arrête euh, avec ça. Je donne ma langue au chat, Mathieu. T'es allé chercher trop loin, JP? Oh, in. In. Mm. Pourtant, c'est clair. Là. Euh, car quoi, le volume du vent? Volume. On diffusait à zéro de volume. On diffusait rien pendant la fin de semaine. Volume à zéro. On a créé un monstre. Le vent d'ailleurs, quand on vient créer un monstre, créé ça nous a empêché de créer de la radio et du contenu. de Et euh, Summerland, avec euh, la pièce coup de vent, ben, sommeur. Ça nous a assommé. C'est un assommeur. <rire> Comment? Ça a des coups? Ça a des coups. Des coups de vent. Coup de vent. Ah. mère à sa sommeur. Voyons. Ah. Tu fais faire ce dessin? Sortir oui. les corbeilles de la place? <rire> <Ouais>. <rire> ah. Voilà. Merci Mathieu. C'était que dans la chanson, c'est de malade. Oui, ouais, c'est fort. Peut-être qu'un jour le, le jour où je vais la voir, <rire> je vais mériter vraiment un gros cadeau. Ça va être un foutu hasard, Mathieu, bon oui. de m'être bon, fâché d'avoir été aussi peu original. Que tu <rire> peux <puisses> le trouver. Où <rire> je vais être vraiment en forme, là, puis je vais voir en 3D. <rire> <rire> Au retour Maxime, pas Maxime, Mathieu Roy. Euh, on a aussi l'interview avec David Fort Portelance quand même, mes syllabes sortent mal aujourd'hui. <rire> Assemblage du qui pour toi aujourd'hui. cfo 89 1. assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'Ucuttr. On tombe toujours à assemblage avec qui en ce mardi 5 novembre 2013, il y Jean-Philippe Chaban ouais. et les Mathieu Plante. Mm -hmm. Est-ce que tu connais l'artiste David Portelance Écoute, euh, je ne ben, comment je pourrais pas t'expliquer ça. Oui, puis non. Ok, détail. Euh, je ne le connaissais pas avant une semaine. Ok, parce qu'on le reçoit en entrevue plus tôt cette semaine. Exactement. passé. Oui, si on veut. Ça venait avec un communiqué de presse. Oui. Puis un lien Bandcamp. Oh, oh. je suis allé. C'est le fun, tu du plaisir. Oui. Bon, on va le découvrir en compagnie de notre collaborateur spécial. Vous le connaissez comme journaliste au Journal Zone Campus. Vous le connaissez peut-être aussi avec le petit <rire> pseudonyme. L'initialisme euh, ou même, je pense qu'on peut dire... Euh, le sobriquet. Euh, anagramme, sobriquet. Euh, voici Félix-Antoine Désilet-Rousseau avec David Portelance. Alors, je suis maintenant en compagnie de David Portelance euh, qui vient faire une journée promo à Trois-Rivières. Euh, comment t'aimes Trois-Rivières jusqu'à la date, David? <rire> pas, euh, honnêtement, j'ai pas vu grand-chose de Trois-Rivières, <rire> mais euh, mais euh, c'est le fun. Oui, j'aime ça. Good. <rire> On va commencer tout de suite en musique. Euh, tu vas nous interpréter ta chanson À ton tour. ouais, ouais. c'est parti. Oui, vas-y. Cette toute la nuit d'hier à penser à mon affaire Un jour ça va être à mon tour, j'ai tout passé dans les détails, je serai prêt pour la bataille Un jour ça va être à mon tour J'ai pas Mais j'suis un gars capable De faire de quoi de mes du doigts Pour que ce soit rentable Ça va me prendre un associé Un gars fier, un gars solvable Je sais que ça court pas les rues On est tous un peu dans la marte. Faudrait que j'en parle à mon bro Ça pourrait peut-être l'intéresser Un jour la chance va tourner J'ris, c'est rage, je le jure, je peux pas peu imprégé la tête dure. Un jour ça va être à mon tour, ça va marcher, c'est du solide, le plein bon chien. Un, un jour ça va être à mon tour. Si la chance finit par tourner, je trouverai ma place Mon petit coin au soleil ou me faire dérider la face Pour l'instant j'ai une combine, une idée pas trop dégueulasse La vie est vache, j'en ai plein casse si il faut que ça marche J'ai besoin d'caches, faudrait que j'en parle à mon bro Ça pourrait peut-être l'intéresser Un jour la chance va tourner je suis un gars capable De faire de quoi de mes 10 doigts Pour que ce soit rentable Ça va m'prendre un associé Un gars fier, un gars solvable Je sais que ça court pas des rues On est tous un peu dans la marde Faudrait que j'en parle à mon bro Ça pourrait peut-être l'intéresser Un jour la chance va tourner Un jour la chance va tourner Un jour la chance va tourner Bravo! Yo! <rire> Bravo, David. C'était parfait. Merci. Euh, fait que là, comme ça, tu continues ta, ta journée à Trois-Rivières euh, de, de promotion de pour ton prochain album, ton ton spectacle. En fait, un, un spectacle qui s'en vient le 7 novembre à la salle Louis-Philippe Poisson de la Maison de la, de culture. la, maison de la culture de Trois-Rivières. C'est ça, ouais. c'est le 7 novembre prochain, 8 heures. good Et vous êtes tous, évidemment, convient en très grand nombre. <rire> c'est on, on va être là. Il reste quelques <rire> bonnes paires de billets. <rire> on aime ça. Euh, fait que toi, on, on te connaît plutôt pour avoir travaillé avec Frère pèlerin si je me, je me Ben, en fait ouais c'est ça je suis un peu euh, un peu euh, issu de, de Non je profite de la notoriété de Fred. <rire> Mais c'est vrai que Fred m'a demandé euh, de, de, de mes chansons pour, pour, euh, pour garnir ses ces deux albums. Ouais. Puis, euh, c'est ça, au total, il y a cinq, cinq de mes chansons qui se retrouvent sur l'album de, Fred. de Fred. Sur, le, sur, sur les, les deux, deux albums album de Fred Pélerin, c'est ça. Oui, oui. Puis, euh, c'est ça, à travers euh, ces collaborations-là, il y a une amitié qui s'est créée, puis euh, il m'a également invité à faire des premières parties. Parties ah, si, de son spectacle. Euh, notamment, au printemps dernier, j'ai fait deux fois la première partie à Trois-Rivières à la salle... Euh, Thompson? J'ai j'ai entendu... Ant Antoine ouais. Thompson? J'ai Antonio. J'ai Antonio. Antonio, Antonio. Thompson. Exactement. <rire> Antoine, Antonio, Tony, Tony. Ah la salle de Tony. <rire> Puis euh, comment c'était cette première partie là C'est c'est Ben écoute, j'espère on a une belle formule. Fred, il euh, y, y a déjà un show assez chargé, ça fait que l'idée c'était de pas de pas surcharger son spectacle. Alors moi quand je fais ces premières parties, je fais euh, hmm, je commence euh, mes chansons, je fais cinq chansons. Puis commence cependant que les gens sont en train de rentrer dans la salle. OK, OK. Fait que finalement, euh, à 8 heures, au moment où le show est supposé commencer, Fred vient me rejoindre, se retrouve après la troisième chanson que je fais, vient me rejoindre, puis là il dit euh, « Allô gang euh, ». Euh, c'est david portance euh, vous feriez peut-être mieux d'écouter <rire> fonctionne toi. ça fonctionne très bien 4 oh, oui. quand, euh, quand il a fait son intervention là, les gens sont, sont beaucoup plus attentifs de <rire> manière générale sont quand même assez attentifs ouais. là. mais euh, euh, euh, mais plus encore une fois qu'elle ferait dépasser et Puis oui. euh, là, je fais deux autres chansons, puis euh, ça marche bien, c'est le fun des, des... Une formule des, qui est très agréable. Une formule ouais. agré agré agré agréable. <rire> euh, c'est surtout que c'est des conditions très tout à fait idéal pour moi. Ouais, ouais, je me ouais. retrouve euh, devant des... des des, des salles combles <rire> des grandes salles des grandes salles combles ouais c'est ça, ça euh, mais ça donne une occasion tu de te faire connaître euh, c'est ça c'est un, un moyen que... de diffusion euh, exceptionnel puis j'en suis très reconnaissant à Fred de, de m'offrir cette, euh, cette opportunité là puis euh, comment ça, ça a commencé ta la relation avec lui est ce qui est... euh, Fred j'ai rencontré en 2003 quand j'ai fait j'ai participé euh, comme auteur compositeur au, auteur compositeur interprète au festival de Gramby ouais Où euh, tu t'es présenté pieds sur la scène. Où je me suis <rire> présenté pieds nus sur la scène, oui, c'est ça, ça avait marqué Fred, <rire> il m'en reparle souvent. Mais euh, c'est ça, mais on avait sympathisé à ce moment-là, puis euh, on s'était échangé nos albums, lui, il en était à son premier album de compte. Ouais. Puis moi, j'avais fait un, un album démo à l'époque, euh, qui était tout frais sorti des, des boîtes, puis euh, qu'on avait fait un petit échange comme ça, puis euh, on s'est recroisé euh, entre euh, la, la, la, la sortie de son deuxième album puis ce moment-là où on s'est rencontré à Grambay, on s'est peut-être croisé euh, quatre ou cinq fois gros maximum. Puis euh, une de ces fois-là, il m'avait dit « Ouais, il y a peut-être un projet d'album qui s'en vient. Euh, ça t'intéresserait-tu d'écrire pour moi? » Fait que t'as écrit des, des chansons. Euh... Ben, en fait, les chansons les chansons qu'il a pris sur le premier album, ce sont des chansons que j'avais okay. que j'ai écrites pour lui. Okay. chansons okay. C'est les chansons que j'avais chantées en fait, à Granby. À Granby, OK. Ça. okay. Fait que okay. là, il m'a demandé la permission de les reprendre okay. sur son album. Et évidemment, j'ai dit « Fais-toi plaisir, mon ami. » On parle de « Se tenir debout » et « Au commencement du monde. » C'est ça, exact. Ouais. Ça, c'est les deux titres qu'il a repris sur son premier album Puis après ça mais au deuxième album il euh, y, y avait apprécié l'expérience faut dire. Euh, puis moi j'avais apprécié le chèque de la saquant que j'avais. <rire> <rire> qu on a, on, a, on a convenu euh, de, de continuer sur de jeu. continuer de ouais. renouveler l'expérience sur le deuxième album ouais. il m'a demandé d'autres chansons, j'en ai là j'en ai j'en envoyé une que j'avais déjà écrite puis okay. enfin j'en ai envoyé cinq total, ouais, au total. total. Sur l'album s'en euh... retrou se retrouve une que j'avais déjà écrite puis deux que j'ai composé pour lui. C'est très bien, très bien. Est-ce qu'il y a des hein? projets futurs de travailler avec lui euh, ou, euh, ben oui, il y a des projets futurs mais là c'est c'est un peu flou en fait, on okay. parle ben, moi il y a mon album qui euh, qui, qui, qui va de... sortir en, en l'hiver 2014. On, travaille, on distance, travaille très fort là-dessus là, pour que ça sorte euh, à l'hiver ou au printemps 2014. Mm -hmm. Puis il euh, y est question que ben il y pas question en fait c'est entendu avec Fred qui va qui va m'écrire une chanson. Oh, pour, wow. euh, pour cet album là. Fred va t'écrire une chanson. Puis euh, là il est question qu'on fasse un duo sur le la, sur l'album enfin tout, tout ça à, oh. tout ça est à prévoir mais euh... Euh, okay. C'est sûr que Fred va mettre euh, va y venir y mettre son grain de sel. <rire> ouais ça c'est évidemment. Euh, donc toi tu es ici pour le show du 7 euh, novembre. Est-ce que qu'est-ce qui sera présenté au public qui vont faire un spectacle qui dure euh, qui dure, euh, qui dure euh, presque deux heures, à vrai dire OK. En deux euh, en deux parties avec euh, avec de multiples rappels. Wow. Ah, c'est préparé <rire> beaucoup de rappels, ça fait que si ça plaît aux gens. Euh, <rire> je dois être prête mais euh, <rire> Mais euh, non sans blague. Euh, ouais, c'est ça un spectacle oui. de d'une heure 45 à peu près. Ah, oh, très euh, généreux. Je vais, je vais oui. présenter une vingtaine de chansons. Oh, toutes des ouais. chansons originales. Est-ce que c'est présenté seul sur la scène Tu seras sûrement non, pas qui nu. Non, je vais être accompagné. Écoute, tu fais bien de me poser la question mm -hmm. je vais être accompagné de de d'abord de, euh, de mon fidèle complice sur Derrick Boudrou, un, okay. un gars avec que j'ai rencontré quand j'ai étudié à Drummondville, ça fait de ça euh, Quelques années. Quelques années déjà. Et euh, c'était dans les années 90. Puis euh, euh, lui, on, on, on travaille toujours ensemble. Depuis que je fais de la musique, je travaille okay. avec lui. Puis on s'est adjoint les services de Marc-André Larocque à la batterie puis de Lévi Bourbonnais au aux harmonicas. Euh, OK. Fait que ça nous fait un, ouais. un truc euh, pas mal pas mal de fun, Puis oh, okay. ouais. tu vas présenter les chansons que tu avais déjà écrites puis euh, sûrement quelques-unes qui vont se, re se retrouver sur ton prochain album qui va ça ah, c'est sûr assurément. que la plupart des des tunes qui vont se retrouver sur le prochain album euh, font partie du spectacle. Oh waouh, bon, ça va être super intéressant. Ouais. Et là, euh, je pense que tu vas nous jouer une chanson, euh, une dernière chanson qui ah, okay. qu il va peut-être ou peut-être pas se retrouver sur ton prochain album, mais c'est encore nébuleux. <rire> c'est la chanson s'intitule euh, se tenir debout, euh, la chanson qui est euh, David Pozan a évidemment écrit pour Fred Pellerin. C'est ça, on est en pour parler avec euh, avec ma gérante là pour euh, déterminer si, euh, si, si se retrouvera <rire> sur album Si elle se retrouvera sur l'album ou non. Alors ça s'intitule tenir debout. Ma tête soliloque Sous la semelle de mes bottes Quand elle se frotte au pavé des ruelles a dit que le doute c'est le bon Dieu qui clignote Mais ma foi est fébrile comme une chandelle La foule ventriloque, à couvert on chichote C'est dans la pénombre que la lumière est belle C'est dans la pénombre que la lumière est belle Une nuit ou une vie serne mes yeux déjà flous Au reflet de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues Même si personne ne nous cherche querelle Et la gorge qui rit et les mains dans la boue C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle Alors j'apprends à me tenir debout J'apprends à me tenir debout Je n'ai rien contre personne Et je tendrai l'autre jour Et j'apprends à me tenir debout Et puis une défaite qui vaut toutes les victoires Quand nos propres désirs nous ensorceillent Parfois l'âme se rachète en se servant à boire Je n'ai pourtant rien d'un criminel Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort C'est dans le silence qu'une réponse est belle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 Je n'ai rien contre personne je tendrai l'autre jour Mais j'apprends à me tenir debout David Portelance avec « Se tenir debout euh, ». Il, il sera en concert, euh, en spectacle plutôt, euh, à la salle Louis-Philippe Poisson le 7 novembre prochain. Euh, c'est jeudi prochain, ça. Oui, jeudi prochain et on est content de l'avoir bientôt. Okay, merci, <rire> merci, merci, merci beaucoup, merci, David. Euh, C'était David Portelance, euh, accompagné, bien sûr, euh, en tant que euh, d'interviewer, tiens. Oui, avec Antoine Désilet-Rousseau, fader. Oui, qu'on a eu un peu plus tôt. Qu'est-ce euh, que passé? Oui, c'est ça. Oui. Euh, Faites-le qu'on connaît du journal Zone Campus, donc on le lit dans le Zone Campus et sur zonecampus.ca et on remercie David Portelance aussi. On remercie les deux, finalement, bravo! Oh, oui, okay. bravo! Donc, euh, juste pour le rappeler rapidement, c'est euh, ce jeudi, euh, donc le set qui sera spectacle à la salle Louis-Philippe de Poisson. Poisson. Il sera en trio. Trio. Il sera en trio, et puis c'est à Trois-Rivières. Trois-Rivières? Oui. Billetterie. <rire> je lis vraiment la ligne. On peut cliquer sur Billetterie. Clique euh, donc sur Billetterie, va. OK, je vais aller voir sur Billetterie. Stand-by. <rire> Et euh, ça nous mène tout de suite à, en spectacle pour ECA euh, pour acheter des billets en ligne. C'est magnifique. Ken. Oui, c'est magnifique. Euh, voilà. Est-ce que je t'ai compté? Vas-y. Non non, vas non, vas non, non, non, non. Non, mais en fait, euh, c'était une blague. Ah. <rire> on essaie de s'interrompre l'un l'autre. Oui, un petit peu. Ah, c'est l'esprit de camaraderie qui, fait, qui <rire> oui. fait ça. On aime ça. une belle chose. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Non. Euh, Tiens, on va aller entendre une chanson de Bradycardi, Formation euh, es Locale. Est-ce que que c'était à 20h? Oui, à la salle Louis-Philippe Poisson. Okay, excuse-moi. Okay. <rire> euh, et J'ai envie qu'on marie un petit peu euh, à la pièce d'aller euh, Supernova euh, de Bradycardi. Que dirais-tu d'aller entendre euh, mm -hmm. euh, la pièce La Caravane? Oui! On écoute Oui, oui je suis sûr que ça va être bon. Sur C'est fou! as Avec la caravane. Oui! Maintenant, on reçoit Mathieu Roy, notre chroniqueur de l'AGEQTR. Donc, voici la chronique. a g q t a Peu importe ton âge, à l'AGEQTR. Parce que l'AGEQTR, c'est potage. Yo! Preux, Salut Mathieu Roy. Moi, ce que j'aime dans cette chronique-là, le début de la c'est vraiment le bris de flûte. Oui! <rire> ah oui, hein? Je pas d'où peut provenir l'idée d'un bris de flûte aussi intense que celle-là, mais... Je crois mais... que c'est euh, Jasmine qui joue de la flûte, sinon... Attends, on va réciter. Ah, je quitterai! Ah, je quitterai! Ah, j'ai euh, ah, Peu importe ton âge, vas, ah, là, j'ai EQTA! Euh, ah, parce que là, j'aurais oui. EQTA! Ah, T'as pas d'âge! Yo! Ah. Pis c'est qui, qui chante? Ça, c'est moi qui chante. C'est toi? Fait, ben oui, c'est moi qui ben, chante. Ben, ils chantent entre parenthèses. Ben. Oui, ils parlent, ils rappellent. Oui. Oh, on appelle oui. ça avoir le flow. Oh, T'as oui. fait un battle. Beat flow. Yeah. Wow! Épic yeah. rap battle. Oui. T'as appelé ça sur YouTube? Ça fait épic, ouais, pas mal. <rire> Mathieu Blanc versus <rire> le <flût man. rire> Donc, Mathieu Roy qui est président euh, de la GEQTR et qui vient parler à chaque semaine des activités euh, qui sont organisées par la GE euh, qui vont autour, qui gravitent autour de ça. N'est-ce pas? Mais euh, si je peux me permettre, je vais faire plutôt un petit retour sur qu'est-ce qui a été passé par le, la GQTR. On a fait un débat sur les élections municipales et vous avez eu la chance de radio diffuser. Oui. Vous vous en rappelez? Oui. Oui. oui. Vaguement. Ben oui. <rire> oui, nous, on a, on a la grande chance qu'on avait eu c'est de pas de saut de la troisième corde de Pierre-Benoît Fortin comme à... <rire> <rire> <rire> oui. Oh. Oh. Pin. Joke salé. Euh, oui. Oh. Comme ça, a commencé Oui, oui. Tu ça, ça la Oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. C'est une joke pretzel? Trendso, le joke selling. Oui, est-ce qu'il y a du gros sel dessus Pé. Oui. Mmh. Drôle. Okay. Hey. <rire> On ouais. va la flasher celle-là. Ouais, ouais <rire> mais peut-être 15 minutes plus tard, elle serait plus drôle. OK, je, je la refais dans 15 minutes. On a On pas, pas fait radio le... plus jeudi passé, c'est fait que Mais d'après moi, ouais, euh, tu sais vraiment la qualité d'une joke en la en fonction de l'auditoire cible que tu que tu laissait avec en ayant plusieurs chroniques comme vous autres le matin le oui, mardi je peux, peux essayer de toujours ploger la même joke pour voir la réaction c'est pas ça tu vois, la réaction. <rire> bon, tu tu vois ça? la réaction de la personne genre mais le but c'est toujours une joke malaiseante un peu parce que tu sais, tu vois c'est la, la, la qui est capable d'en prendre un peu qui, qui <rire> est capable d'en prendre puis qui est capable de s'artenir de rire quand c'est pas nécessairement un <rire> sujet politiquement correct de rire. Mais ça <rire> que tu nous as fait en ronde qu'on racontera pas euh, moi je la ferais pas en ronde je la garderai pour en ronde faut savoir aussi quand la faire en ouais, Oui. puis si on peut la faire en ronde ça la viol, dans en tout cas. Mais il, il y a plein il y plein de jokes qui s'appliquent selon le public cible et aussi selon l'auditoire restreint. Oui, tu parce qu'une joke est plus drôle quand tu as fait puis tu vois à face de la personne qui rit plutôt que de juste entendre une joke faire oh. Mais oh. oh, oh, oh. j'imagine la personne en voiture faire une joke malaisante faire oh. Gros accident de char. C'est tu sais quoi ça Je <rire> vais aller se stationner plus. si on n'a pas le droit de parler où c'est là, j'ai pas le droit d'écouter ça puis chauffer. <rire> des fois faut trop penser, justement penser au téléphone, penser à la blague, des fois ça peut être difficile. Oui. ouais Parfait. Fait que, euh, bref, euh, un petit retour sur les élections parce que j'ai tellement ri avec la karaté ca de notre ami Alexandre Zwicky. La karaté ca, oui. le karaté -ca ouais, mais les, les mots à plus de trois syllabes le matin sont excessivement difficiles et ne sont pas accessibles pour ma bouche. Non. <rire> C'est comme s'il y aurait une portée, une différence entre les deux. Mais je te chasse une virgule dans le mot. Ah. <rire> ou ouais, tu irais. Cari, virgule. Cature. Cari, traduignon, cat, dur caricature comme 4 tu caricature pre pre welcome to hood brother west goes ouais euh, donc on a pu voir les résultats des élections est-ce que vous les savez oui le parquer ah yves lebec 50 Catherine euh, Dufrain 14 Philippe ouais. Jardif <rire> 32 ouais. ouais. hey, je pense que c'est ça pour le mais, mais ouais. je sais pas pas je pense ouais <rire> Fortin 1 1 oui. très bon pour ça Oui, mais un, un gros. Oh, un gros hey, wow, wow, 1%, wow. mais c'est de la crème. Mm. C'est la crème de l'électorat. <rire> c'est <rire> le monde qui ont compris que la piratiste, c'est important. <rire> <rire> <rire> wow. On ah. est super à qui nous écoute. C'est pas de la diffamation Non, <rire> pas du tout. Non. Fait que la caricature excellente, du conseil de les vraiment prendre dans les autres campus et de les savourer en plage 11, oh, ça vaut la peine. C'est juste ouais. des jeunes ouais mais les jeux, est-ce y a vous, un spécialiste qui est fait ou c'est ce genre question, Mathieu? On pose, on pose pas la question, oui. pose pas la question. Ça, moi, je suis que c'est Mathieu qui fait ça sur votre oui. table. Oui. mais Mathieu, il change son nom et c'est Mathieu sur le coup, sur le coup, quand, <rire> fait, quand ben, pose la question et c'est complètement légal. Fait que... ouais mais c'est tes ancêtres japonais qui t'ont appris le sudoku. C'est ça, mes ouais. ancêtres légaux japonais. <rire> oui. ça veut dire qu'ils sont en âge ils sont dit je t'ai plus <rire> c'est pas, pas des jeux des collègues ah non, <rire> <rire> uh, uh, uh, non. Uh. Mm. comment est-ce qu'on est rendu là t'sais? oui c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé mais la meilleure joke de la dedans ne constitue pas toujours une bande réfléchissante mm -hmm. oui parce que la... <rire> en parlant des candidats à la mire oui exactement, puisque dans le fond le, le, le, le, le thème euh, le global si on veut de la caricature c'est que on compare les enfants qui passent l'Halloween avec les candidats euh, qui se présentaient à la mairie. Puisque maintenant, c'est fini. Mais c'est encore euh, très d'actualité, c'est à voir. Sinon, euh, si mettons, vous n'êtes pas sur le campus nécessairement puis que vous dites hm, « une caricature euh, de bon goût », il me semble que j'aimerais ça l'avoir. Il y a euh, un blog. Allez sur zonecampus.ca, qui euh, sont CA les deux premières lettres du mot caricature, donc très simple retenir. <rire> zonecampus.ca. Ricature. Caricature. Ah, euh, je la cache pas, elle. Je ah, la euh, on... <rire> cache oh, oh, oui. <rire> On la fera à Alexandra. C'est oui. ah, ah, oui. ah, ah, oui. quoi les chars? que ça arrive? Ah, aucune. <rire> <okay. rire> Moi, je suis... Je vais certitude, là. Oui. <rire> ça dépend la vision, tu sais. Ah, ah oui. Oui. Euh. Euh, le plus gros événement qui va arriver la semaine prochaine de mon point de vue est le carnaval étudiant. Carnaval. Oui. Mais ouais. euh, ça ne commence pas. Ce oh, oui, c'est pas pour le, le, le carnaval qui est là, c'est pour le... Le carnaval de l'hiver, bien sûr. Oui, c'est 20 au 23 janvier. Aussitôt qu'on aura changé notre cas calendrier. Oui. Puis qu'on aura reçu nos cadeaux de Noël. Oh. Écoute, là, on est parti. Mathieu, tu si nous as... Il ah, y a oh, deux Mathieu. Oh. Je suis dans un vortex. Oh. Oh, non, jamais, oh, t'sais. non. Ça n'arrêtera jamais. Non, non, <rire> tu vois, ah, on, on a réussi à le faire décrocher. Ouais. Il nous a dit, oui, ben c'est ça, allez tester votre matériel sur, euh, sur les chroniqueurs, voir jusqu'où ils sont capables d'en prendre. Un peu de sérieux, éthique journalistique, pas là d'avoir du fun dans un contexte universitaire. Non. non. Bon. <rire> Puis nous, on l'a complètement perdu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, <rire> uh, tu, le... Je pense que t'es dû pour un café. Oh. Oh. Euh, je suis-tu pour plus qu'un? Ah, oh, voilà. <rire> Comme vous connaissez mes habitudes quand même un peu au travers de ma journée. T'es oui. pour une colle de gifle d'en face. <rire> oh. OK, ça arrête. Oh, mais mais pour le carnaval... Oui, il faut impliquer sur le CA. Euh... Alors, le lancement la semaine prochaine, les thématiques vont toutes être dévoilées ici à la Chasse-Galerie. Vous pouvez presque l'entendre à partir du studio de Céfou. Mm -hmm. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un thème différent chaque année. L'année passée, c'était, je crois, le cinéma, si je me rappelle Où, ben, bien. Le, le, le thème officiel était le carnaval en cinémascope l'année voilà. dernière. Oui. Mais c'était des films qui étaient les best-sellers un peu de, de chaque, chaque année de chaque qui étaient sortis. Donc, qui étaient pigés au hasard. Euh, moi, je sais que l'assaut dont je suis parti avait réussi à avoir le une nuit au Roxbury. Ah, Mais comme j'ai plus d'expérience un peu à l'université que certains, euh, entamant ma cinquième année, bah. comme on dit, <rire> euh, moi, je me rappelle des autres thématiques qu'on avait eu Puis ça faisait deux fois qu'on était disco, fait que j'avais déjà du stock pas mal. <rire> ah. Mais dans ma boîte à costume, il y avait juste du disco, donc ça a bien fait, j'ai tout donné ça au, euh, au monde de mon assaut pour qu'il puisse participer puis avoir un peu de linge. C'était quand même <rire> intéressant. Oui. on va dévoiler ça, euh, c'est quand ça? Euh, le 12 novembre, c'est un 5 à 7 à la chasse galérique. Mm -hmm. 12 Nous novembre qui est, euh, mardi prochain, excuse. Nous y serons? Nous oui. y mardi. Bien, j'imagine vous allez hier, vous êtes euh, croix-partenaire avec euh, le carnaval également? Tout à fait. Oui, puis sûrement un article là, qui paraîtra là-dessus. Bon, on, euh, on va diffuser des petites capsules, euh, genre à chaque jour pendant le carnaval. On va recevoir quelqu'un. des D'habitude, on reçoit, reçoit quelqu'un de l'organisation à chaque jour à l'assemblage requis. D'habitude, c'est ce qui se passe. Voilà. D'habitude. Ouais. Si, si le ciel est bon, ça se répétera, hein, comme on dit. Oui, oui. exactement. Oui. <rire> c'est comme le vent. Tu, sais, tu te rends ton doigt un petit peu dans ta bouche pour savoir d'où ce qui vient. mais c'est le même feeling. <rire> oh, ouais. Ouais, ah oui. Ah, le, pense... le oui Oui, c'est vrai que c'était ouais. beau, c'est réaliste. Oui. Oui. Mm. <rire> Ça avait l'air vrai. Ben, <rire> plus vrai que vrai. <rire> c'est real. Okay. je pense qu'on est webcam diffusé. Bien sûr. <rire> vous allez juste aller voir sur www.webcamc'estfou.nonexistant.com. <rire> <rire> <rire> <rire> .caméra. Point .caméra. Voilà. Oui, OK, les OK, genre not available. Oui. Like <rire> <rire> 404. <rire> <Caméra> <rire> 404. <rire> bon. Donc euh, le carnaval. Là. Ouais. C'est pas mal pour le carnaval, on sait pas vraiment la thématique à l'avance. Non, c'est elle est elle est déjà travaillée, ça c'est sûr et certain parce que si s'il dévolment la semaine prochaine, on pourra pas ça en une fin de semaine, c'est pas une table. Ça c'est assemblage requi qu'on fait. Ouais. Tu quoi une table Tu quoi une table Ben, tel qu'il veut table plutôt ronde. Ouais, j'ai Ben dans cette partie-là, tu as une table plutôt droite de ton côté Mathieu. Merci. Parce que vous voyez sur webcam tv.e trouvable à quel point le stade dommage. Oh, ben c'est mieux que l'année passée, par exemple. Oui, oui, oui. C'est un bon gros 7 ans. Je confirme. Oui, il y a la fureur aussi qui va être... Euh, pendant le mois de novembre, il y a une la fin d'Asie. Et... Euh, la La fureur. La fureur. <rire> Ouais, c'est ça, on se met en ligne puis il faut faut adorer quelqu'un. C'est ça. <rire> puis on se salue tous de la même manière en même temps. C'est vraiment foutier. Qu'est-ce <rire> que ça Non Hey, bon, c est c est pas bon. Bien? OK, merci. Ah non, c'est l'ancien de la semaine passée qui avait les dents. Excuse-moi. Ah. De pas t'avoir amené le bon numéro. Ouais, ouais. Il devrait les avoir tous ici. Là. L'archive, on devrait être comme une bibliothèque, on devrait avoir un grand maître. Oui. Autre que celui qu'on a déjà dans le studio de se basser de la table, de la ah. table de mes pantalons, on a compris. Oui, on même. a compris. Euh, pour <rire> mettre en premier du journal et puis traîner son trampoline. On peut demander à notre archiviste. OK, ouais. ton grand maître se met dans le milieu de journal pour le faire traîner. C'est ça. Ça mm -hmm. <rire> <'est> comme wow. <rire> oui. <'es> allé là. <rire> C'était subtil au début, quasiment pas du tout. Dans le fond, pas du tout. <coughs> Vous êtes toujours aussi une. C'est pas tenable. Non, cette mission là. On a, on y arrive pas. On parle le contrôle à chaque jour. Ah oui. C'est <rire> à cause de moi ou genre les crunkers arrivent, c'est les autres qui foutent la pagaille. Tu penses et... t'embarquer trop dans le blague. Oui, <rire> d'habitude les gens se se tout ça. Est de ta faute. Mais toi tu as embarqué. <rire> Donc euh, ben c'est ça. Ben là, pas de ma faute. Là. <rire> non, non. Vous m'avez soumis. Persécution. Ah, persécution <rire> ah. Ah. sinon Sinon, je vous dirais que honnêtement, j'ai un rendez-vous à 9h et je <rire> vous... <rire> suis 4 minutes en retard. Et on a déjà une chroniqueuse de prévu aussi à 9h, je pense qu'on devrait ben, faire un compromis. J'ai euh... juste avoir 9h4 sur un écran. Okay. <rire> on peut se laisser aller, laisser Alexandra prendre place. Oui. oui. Messieurs, toujours un plaisir, un énorme euh, plaisir à chaque fois pour moi Vraiment. de venir partager du temps avec vous en studio. J'imagine qu'on se dit à la prochaine bientôt. Tu reviendras euh, camarade Camarade Camarade. Non, mais c'est sais. Mais quand La semaine prochaine, je dirais mardi 8h45. C'est à ND. Oui, puis là il <rire> est il est devoir devant... oui. <rire> casser <C> <rire> de vélo. Ah, la semaine prochaine, messieurs. Mais je veux les jokes avec Alexandre Carignan. Ah. OK, oui, On n'en passe pas à côté le fois. On fait en... toutes les blagues de tantôt, Tout. toute la gang. <rire> on les fait <rire> Au retour la chronique le de l'entend culture avec Alexandre Carignan restera. L'Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours assemblage l'Assemblage requis. Et lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. Ouh, okay, que oui. Il nous reste euh, la demi-heure avec Alexandra Carignan. On va la passer euh, pas mal au complet avec elle. Bonjour, Alexandra Carignan. Allô. OK, donc, euh, <rire> bonjour. On avait des blagues à te refaire. Euh, selon Mathieu Roy, il faut qu'on refasse les blagues euh, de, oui. avec plusieurs publics pour essayer de voir si les gens trouvent ça drôle. Oui, mais comment euh, tout ça a commencé? J'essaie de me souvenir. C'était... Euh, Euh, On avait sur le campus point K euh, pour carnaval ou, carna ou caricature, etc. Oui, c'est ça. Ça a commencé avec la, la caricature. Ça, ça, a été à Carignan. C'est camarade. Euh, oui. Euh, Caramel. 9 h 4 Oui. C'est-tu drôle, ça? Ben, en fait, euh, sûrement il fallait là j'imagine <rire> il fallait être là, être là. Mm -hmm. <rire> sûrement que la première fois elle était drôle <rire> mais quand on le fait comme 25 fois je pense que la 26e était plus drôle hein? je sais pas moi ah ouais. je pense ça a commencé à partir de 2 ouais <rire> <rire> hé hey, sais-tu quoi la chanson thème d'alexandre K. Rignan oui c'est Dragons de Caravan Palace oh! euh, voici le temps de l'écriture et c'est André Bonjour Bonjour à toi, bienvenue parmi nous. Et on parle d'art et spectacle, comme toujours, euh, on te laisse champ libre pour euh, parler vraiment de tout ce qui est artistique. Ben oui, et en fait, aujourd'hui, ce qui est artistique va s'élargir beaucoup parce que... Euh, je, bon, je vais vous parler d'art spectacle en général, inquiétez-vous pas. Je, je vais faire, faire un, un, un <rire> comeback sur euh, le <rire> Ouz Lim, anyway, cool. de la semaine passée. Euh, je vais vous parler de la lime cette semaine. Mais je veux euh, tout d'abord euh, vous parler, en fait, d'un nouveau cours qu'il va y avoir à l'IQTR. Et là, vous dites, un cours, un spectacle, c'est pas ton lien. Ouais, Rapport. Oui, c'est ça. WTF. En fait, <rire> <La> WTF. <rire> et bien, FYI, ce cours-là. <rire> il s'appelle Histoire des sports et des loisirs. Et en fait, il est donné par Laurent Turcot qui est un prof en fait un prof permanent salutaire dans le département des sciences humaines et c'est un en fait un cours d'histoire des sports et des loisirs c'est la première fois qu'on qu'on va donner un cours de cette ampleur là au Canada. OK. Quand même là, lui le Montessori, lui c'est un spécialiste en fait des loisirs. Il a fait son doctorat à Paris avec Arlette Farge qui est une des plus grandes historienne sociale du monde. Euh, lui, il a fait sa, son, son doctorat sur la promenade à Paris, donc comment la promenade est devenue un loisir et non plus une nécessité de se rendre au point A au point B. Euh, et là, ça fait plusieurs années qu'il enseigne l'histoire de l'Europe en général. Euh, aussi, euh, l'histoire, en fait, il il fait d'histoire la nouvelle France aussi là, donc la période du 18e siècle là, 1600 mais ça c'est sa branche en tabarouette C'est précis quand même mmh. mais bon Ben oui faut faut s'en lier sur Mais en là fait c'est ça oui oui non euh, en histoire c'est tout imprécis on va Sinon faire ça trop de stock. Si tu prends l'histoire du monde au complet, mon un moment donné, pas. Là, on peut rentrer dans des débats, si tu veux, mmh. parce qu'il y a beaucoup <rire> de débats sur euh, l'histoire générale ou l'histoire plus précise. C'est sûr que pour un doctorat, il faut qu'il y précis, mais euh, pas besoin d'y aller. Inutile. P précis ne veut pas dire inutile, hein, okay. parce mmh. que l'exemple qu'une euh, de nos professeurs nous donne à chaque fois, c'est euh, l'histoire de la poignée de porte entre 1820 et 1840. <rire> Ça ne change rien. Non, normalement, on est prêt, par contre. Oui, <rire> oui potentiellement. Et en face, c'est de choisir un sujet qui est précis mais qui va quand même aller chercher l'âge. Donc c'est pour 200 ans là pour un sujet c'est gros. Ouais. Moi mon sujet de maîtrise fait à peine 40 ans et on trouve que c'est long. Mmh. <rire> Donc tout ça pour dire que euh, c'est un cours qui va en fait parler des sports loisirs société et là qu'est-ce qui est intéressant euh, c'est que ce n'est pas seulement pour ceux qui sont en histoire. C'est pour tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. vous allez sûrement voir les affiches. Il y en a un peu partout dans le QTR. monsieur Turcot est très bon pour faire la pub pour ses cours. D'ailleurs, durant les dernières années, vous avez sûrement vu des affiches de la Renaissance. <rire> <rire> c'est lui. Lui, il aime ça faire des pubs. Et euh, ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est un cours, c'est ça, qui est pour n'importe qui. Chaque début de cours, on parle là, de l'Antiquité à nos jours. Donc, on va voir autant là, les gladiateurs que les jeux vidéo. Et le but du cours, c'est de faire un rapport avec la société. C'est pas juste de vous expliquer c'est quoi les loisirs, c'est de vous expliquer c'est quoi le lien qu'il a avec cette société-là. Donc, chaque cours euh, va concerner une période historique. Il va avoir au début un petit contexte pour remettre tout le monde et après, c'est questionner en fait les, la place des et loisirs dans la société parce qu'en fait l'exemple le, que monsieur Turcot euh, me disait en, en entrevue c'est que euh, aujourd'hui il y a un grand débat en ce moment sur les jeux vidéo et la violence chez les jeunes mm -hmm. donc à quel point ça peut les influencer et bien ce débat là on l'avait en antiquité en fait, dans le temps de la romantique mmh. avec les gladiateurs. On se questionnait à savoir, est-ce que ce spectacle-là est trop violent pour la population? Qu'est-ce que ça fait sur la population? Alors ça, c'est quelque chose qui... En plus, ça change plus, c'est pareil. Hein? Chaque époque a son débat, c'est ça. Chaque ouais. époque a son débat, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va beaucoup se rallier à aujourd'hui. Alors, c'est vraiment un cours qui est intéressant. Les sports et les loisirs, c'est quelque chose... Euh, qui, euh, en fait, rejoint tout le monde. On aime tout un sport, on aime tout un loisir. Mais quand Mathieu, oui, c'est ça. Je veux pas mais on vidéo. Oui, c'est un sport. Ben, ben c'est un loisir. Ah oui. C'est pas ça, sport. <rire> Comment? Euh, là, c'est le sport. Moi, je veux entendre Mathieu sur le sport. <rire> non, tu ne veux pas entendre Mathieu sur le sport. <rire> L'improvisation, c'est un sport. OK. La radio, c'est dangereux. Oui, je me plante tout le temps. Je me fais des ben blessures oui, partout. Oui. Et voilà, c'est un loisir. Donc, tout le monde a, euh, va aimer ça. Et pour vrai, pour avoir eu un cours avec monsieur Turcot, il est bon. Et il réussit à rendre euh, la matière intéressante. Et c'est quelqu'un de très pédagogique. Il y a beaucoup d'images. D'ailleurs, ça, c'est une nouvelle, euh, une, une, nouvelle euh, une nouveauté. Et il va y avoir des images qui n'ont jamais été utilisées pour un cours. Okay. Puisqu'il y a des nouvelles banques euh, d'images qui se sont ouvertes récemment. Lui a plongé dedans, a ressorti <rire> les images. Comme Picsou plongé dans son argent. Exactement, il fait ça comme ça. Alors, euh, c'est euh, histoire des sports et des loisirs. Je vous rappelle, une première au Canada. Ça va être super intéressant. C'est un des meilleurs profs que j'ai eu eus dans ma vie, euh, Laurent Turcot. Il réussit à rendre le tout intéressant. Il a pas de pogne. Il explique bien. C'est facile à passer son cours. Bien, ce pas que c'est facile. <rire> mais si tu écoutes et que tu es là... Attentif. Euh, et un voilà. cours de Laurent Turcot. Est-ce que as tu avais besoin de Turcot? Non, j'avais besoin de Mais, écoute, je l'arrêtais. Tu pourrais le faire. <rire> Mettons, si je, si je te suggérais, tu pourrais le faire prédire ça? Pas, euh, non. Tu dirais ce qu'il en pense. Non, non? je ne vais pas m'essayer. Okay. J'ai les bonnes relations avec. les gâcher. Je, gâcher. je vais pas tout gâcher. <rire> C'est quand même lui qui dirige ma maîtrise. Ben oui. Okay. <rire> Hé, hey, fait là, je, ben, je, je le vends, mais dans le fond, je l'aime d'amour. Mais il est bon, pour de vrai. Là. Outre le fait que c'est bon <rire> temps, il est bon. <rire> euh, si vous voulez vous inscrire, en fait, euh, peu importe votre programme, vous pouvez le prendre dans vos cours complémentaires ou optionnels, là, tout dépendant euh, votre alignement en sciences ou non. Donc, euh, ça se prend pour tout le monde. Ça vaut la peine, ça va être un beau cours euh, qui est intéressant et qui va, si vous n'êtes pas le soir vous peut-être vous donner le goût là, de... de d'historiser. D'ouvrir ouais. vos esprits. Oui. Et voilà. Si vous voulez plus de précisions, il y a un article dans Zone Campus qui est sorti. Donc, Zone euh, Campus que vous pognez un peu partout. Ben, prenez-le et lisez mon article. C'est bien intéressant. Gardez-le après, c'est gracieux. Pas besoin de le remettre sur le rack. Ben non, c'est sûr, gardez-le. Vous pliez ça avec faire, les sud-couffettes. Ben, tu sais, ça m'arrive tout le temps. Loser moi je fais pas dessus je comprends je comprends je pas, comprends je pas. Comprends. en plus avant il était facile là, on les a mis à moyen parce qu'on avait reçu des plaintes que c'est trop facile hey, des plaintes des ouais. plaintes une plainte <rire> on prend ça à carré une plainte oui oui <rire> fait tu le pas sinon on va obséder là-dessus donc allez hey, en parlant de plaintes oui mais on n'a pas eu mon dernier spectacle de la lime parce que c'était maudiment bon ah, je pensais faire une blague de chauffage maudit ah, manqué ta chance non moi je je sais pas de jeu de mots trop moi faut passer Je, je, je suis trop difficile, moi je suis pas capable, je n'ai pas le pour ça. <rire> okay. donc, Alors, euh, mardi passé, Ozenob, la lime a organisé une soirée spéciale. Ça fait maintenant, euh, je pense, droit potentiellement quatre ans qu'on fait ça. ça. Mm -hmm. euh, qu euh, parce que je fais partie de la LIM, là, bon. Euh, donc, la lime fait ça. On prend le concept de « Whose line is it anyway? » qui est une émission américaine, britano-américaine. Ouais. Euh, et en fait, c'est une émission... <rire> d'improvisation mais très canné. Un sketch rapide. Un sketch rapide. Ouais, c'est un très bon euh ouais. Donc on a euh, normalement quatre ou cinq acteurs et là je vous euh, j vous, j vous décris le concept de de l'émission, L'origine ouais. anyway, de l'inspiration si on veut. L'émission, voilà. Ouais. Alors quatre euh, ou cinq acteurs et ceux-ci se font dire quoi faire et là en fait on dit euh, bon ben tel acteur et tel acteur vous venez ici, vous allez être dans un autobus et il euh, y en a un qui a pas qui, a, qui a arrête pas de tchoumer et Toi, taillis les microbes. Oui. Allez-y. Quelque chose de vraiment précis. Oui. Ça peut être musical. Ça peut être des back-to-back, back back, genre des petites blagues de chacun prend son euh, prend sa blague. Ça peut être des sketchs avec deux personnes, trois personnes. Ça peut n'importe quoi. Ça peut être vraiment oui. n'importe quoi. Mais le, le, le ce qui ressort, c'est qu'il y a tout le temps quelque chose de dirigé. Oui. Contrairement à l'improvisation normale. qui Oui, on va avoir le des... On comme... va un titre, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. On va avoir un titre. Les catégories, on en a peut-être... 3, 4 maximum par match. Euh, là, c'est juste ça. Là. Il n'y a pas un, une, euh, un sketch. Et là On appelle ça un sketch. Ce n'est pas oui. une improvisation. On n'a pas un sketch sans catégorie ou sans contrainte. Euh, et le but, en fait, c'est vraiment de faire rire. C'est quasiment, en fait, là, un field de blank avec les blagues. Oui. Fait qu'on te donne le contexte. On dit où est-ce que tu es. Euh, fais des blagues avec ça. Donc, euh, ça, c'est le fun à voir. C'est drôle. Euh, et euh, l'émission, en fait, elle a duré pendant longtemps, dans les années 80 jusqu'à la fin des années 90. Là, elle vient. Le reboot est sorti en oh mars 2013 nouvelle version mêmes acteurs ce que j'ai trouvé oui. très intéressant ça. il y a juste l'animateur qui a changé je sais pas s'il si est mort mais la non, fille elle est, vraiment... est bonne <rire> pareil oh oui. euh... l'animateur il porte un peu, un peu comme les points dans cette émission là le slogan c'est l'émission où tout est inventé sur oui. mesure et que les poings n'importe pas c'est un peu ce que ça ce que ça veut dire oui c'est ça d'ailleurs bon. euh, Alexandre Roy a pitché des points partout ça c'est un droit qui était l'animateur Alexandre Roy qui est un qui est un, un amateur de Usline mais anyway? alors c'était la personne idéal pour euh, mmh. justement animer ça créer ces sujets-là. Oui, on avait euh, on avait pas toute la lime qui jouait, c'était des personnes qui avaient été pris. En fait, on a Jocelyn L'oeuvre là et oui. qui est le capitaine des Oranges, l'équipe gagnante de la lime cette année. Euh, on a aussi Louis Etienne Villeneuve, capitaine des Verts. On avait Guillaume Chalet-Janson dans les Verts. Ainsi que euh, j'ai Alexandre blanc. Gauthier. Alexandre Gauthier, ben oui, qui joue dans les euh, Mauves. Ouais. Qui joue dans la les Mauves. Qui joue dans, mauves, <rire> okay, qui joue ouais. dans la euh, Donc, euh, ces quatre acteurs-là ont été amenés, euh, d'ailleurs, certains étaient magnifiquement habillés. Ah oh, oui, pour, des euh, chemises à là, pour euh, personnes. oui, mais c'est pour rappeler les années 80 oui. de Houselaine. <rire> Colin McRae, entre autres, avait des chemises affreuses à Houselaine. Ben oui, c'est ça. Donc, c'était pour faire un petit clin d'œil à ça. C'était euh, un spectacle qui était tellement drôle. Euh, peu importe Il y a pas une improvisation qui a été à plat. Je pense tout tout a été euh, vraiment drôle. Il y a des gars que ceux qui étaient présents entre autres. Moi. Euh faisons encore et ça fait une semaine en, au moins qu'on <rire> a le match et on les fait encore des mêmes mois Même personne n'a compris eh Oui, autres, ça ouais. c'est vrai. Mais écoute, dans les phrases, il euh, y a eu des beaux moments, mais oui. tu des moments priceless qu'on va se souvenir toute notre vie. il euh, y avait des espèces de fusillades, comme ben, pas des fusillades, mais des euh, quoi ne... C'est le sketch avance recule. Euh, oui, il y a le sketch avant recule okay. qui était tellement drôle. Et là ça là, moi j'ai admiré les improvisateurs pour ça parce que c'est tout... ils commencent leur improvisation et à un moment donné, Alex Douin dit recule. Et là faut il faut qu'ils refasse l'improvisation à l'envers. Ils vont pas faire Pour euh, parler à l'envers, c'est vraiment pour parler ouais mais ils vont faire leur réplique et il faut qu'ils les fassent en désordre. D'où le nom, c'est la réplique de qui déjà, Jean? Ouais, oui, c'est ça. On se comprend. Oui, exactement. Et là, après, ils avancent. Fait que là, tu refais ton sketch. Puis là, tu l'avances juste de 5 secondes puis tu recules. Puis là, tu recules encore ton sketch. Et tu sais, un moment qui est drôle, justement, euh, c'était un, un bank robbery, euh, un vol de banque. Et il y avait Louétienne Villeneuve, à un moment donné, qui a dit... Euh, bien là, tout le monde à terre, même moi, avec ce ton-là, et c'est revenu à peu près 20 fois en 30 fait. secondes avec l'avance sur recul. Alors ça, c'est quelque chose que, et c'est pas évident pour les improvisateurs. Là. Non, ah, ça pas. Et, et ça, euh, le Ouzlan, anyway, on fait ça une fois par année, oui. euh, c'est pas assez, à mon avis. Être mais en fait, c'est pour créer, justement, <rire> une attente. C'est une Oui, c'est ça. Ça ah, marche. Dire, ça arrive une fois par année. Et pour de vrai, moi, j'avais manqué. c'était la première fois cette année que j'y allais. Moi aussi. Et je m'en veux de ne pas avoir été là les années dernières. Pareil. Parce que j'ai manqué un spectacle comme ça. Là. Si c'était comme ça chaque année, sérieusement, c'est du gros calibre, cette affaire-là. Pour vrai, je ouais. comprends pas qu'au Québec, il y a aucune ligue à part chaque la LIM. Chaque Ben non, c'est un à taille-là. Wow. <rire> on wow, va voir la LNM à place. Là. Mais non, mais tu sais, c'est demandant. Ouais. Les improvisateurs, à la fin, il étaient comme... Une chance que c'est juste une fois par année. C'est que les jeunes émissions américaines, eux, font ça à chaque semaine depuis ouais. des années. Donc, ils ont l'expérience d'être capable d'être sur le fly. Comme ça, c'est leur métier à mmh. temps plein. Ouais. Eux, ils sont habitués à la LIME à faire des improvisations un petit peu moins dirigées, d'avoir un petit peu plus la, la, la chance de sortir de la créativité à l'intérieur des thèmes. Que... Et c'est ça qui est intéressant, je pense. Euh, de Oui, la LIME, c'est dirigé vers un aspect plus théâtral. On a quand même des gags. Là. Ouais. Mais euh, là, c'était construis pas, mais ne prends pas la peine de construire. Ça sert à rien. Ça ne reviendra pas, ces personnages-là. C'est ça. Ouais. Donc, euh, ça, c'était vraiment intéressant. Si vous voulez un beau petit résumé euh, 12 Zim, Mais pour vous faire rappeler des, des, des moments drôles, allez sur le, le site de la lime donc LIM WordPress. Il euh, y a un résumé canné qui a été fait par moi, en fait, aussi. Mais, euh, tu sais, qui rappelle les bons moments. Là, le Ischlebédic, aussi, là, oui. la, la phrase <rire> en allemand, pour euh, pogner une... Puis d'ailleurs, après, Alexandre Gauthier qui a dit Ischlebédic dans la catégorie comment cruiser en allemand. Il n'y a personne qui a intervenu. <rire> <C> est intervenu. C'était... C'est trop dur. <rire> On ne euh... pas aller plus haut que Ich ouais. lebeddick. Alors voilà... Euh, si vous voulez voir les spectacles de la Lime, eh bien, ça recommence... Euh, ben, ça recommence. Ça moment, revient à son endroit d'origine. C'est ça, exactement. On n'est pas dans le line, mais c'est tenu. Je vous en parle, mais je suis pas fine parce que ça revient dans un an. Si vous avez aimé non. ma chronique, bien, débat. Tant Ajoute ça à euh, agenda de dans un an. Oui, oui c'est tout le temps, euh, pour de vrai, dans cette semaine-là. En octobre. C'est comme la troisième fin... semaine d'octobre. C'est là. Euh, c est, c est là à chaque année aux annobes. Donc c'est canné pour ça. alors ce soir, il y a les blancs qui affrontent les oranges à la salle Louis-Philippe Poisson. C'est 5 dollars et 50 pour les étudiants. Non, c'est 5 dollars pour les étudiants, c'est 50 pour les adultes. Et il y a la bière du trou diarma. Ça c'est un truc pour aller écouter un match d'impro au petit bois de la bière. Tu économises sur l'essence, man. Oui, tu es comme ça d'aller visiter Shawinigan. Ben non, c'est ça vaut la peine. Maintenant, je vais une phrase connue où les équipes hésitent Ça, les, euh, les oranges et les blancs? Les oranges, c'est l'équipe gagnante. Donc, c'est la mienne. Okay. <rire> big, big winner. <rire> et la blanche, c'est l'équipe perdante. C'est celle à Maxine OK, parfait. <rire> donc, Juste... en fait, c est, c est, mmh. c est, c est, ça va être un très bon match. Pour vrai, là, euh, ces deux équipes... Euh, que j'aime beaucoup. C'est ça qu'il y en a quelque chose de parti là. Il a quitté en amour littéralement et que tu retournes euh, te coucher avec le soir, ben c'est oui, c'est ce ça. ça. on peut dire ça, ouais. Pour l'équipe complète, ça va être un très bon match euh, dans la dans la même salle que normalement, une belle petite salle euh, cabaret, ça vaut la peine. C'est à 20h à la salle Louis-Philippe Poisson. Sinon tous les autres m'ont dit de la ville Vous pouvez nous prendre là. Donc euh, sauf les tir, sauf la 3 semaine d'octobre, sauf euh, les fêtes, sauf euh, presque les jours tous fériés, les mardis la vue. Ah voilà. Mais il y a un beau calendrier sur le site internet. Mm -hmm. hey avec oui. tous les matchs. On est pratique demain. Ouais. Trop si fort. vous venez au match, on vous donne même un flyers avec Arrête le donc. calendrier pour peiner. Euh, Lâche-moi le bras. Lâche pas le bras. Non, je te lâche pas. <rire> oh. Et moi j'ai une question pour Mais la pour la Lim, il y deux il euh, y a deux saisons Il y a deux comme parties Voulant dire, voulant dire... Euh, <rire> Excuse-moi, c'est pas saison le mot que je veux dire. Deux demi? Euh, oui, deux saison. demi, saison, oui. Mmh. L'automne et l'hiver? Ouais. C'est ça que ça veut dire? Ça se en -il fait, il y a juste une saison. Ouais. OK. il En fait, je sais que le béton... La, Je sais pas c'est quelle, je pense que c'est la livre de Victoriaville, elle fait deux saisons. Donc le, le Donc, total des points est comptabilisé à la fin de l'automne et à la fin de l'hiver. Alors que là vous c'est à la fin de l'hiver. Ouais, c'est ça. Nous en fait là, il n'y a pas de différence entre Il y a un euh, congé entre les deux mais les points C'est ça, il y a un succincter. congé mais euh, théoriquement, des fois ça arrive que c'est pas tout le monde qui a joué le même nombre de matchs là avant la pause mmh. de Noël. OK. Parce qu'en fait, nous on on commence pas la luitre, c'est pas pareil parce que c'est vraiment moitié-moitié avec l'année scolaire nous c'est différent et on a le jeu de dire ben cette année en fait le mois de décembre je pense qu'on a juste deux matchs à la place de trois parce qu'on s'est dit dans la troisième semaine le monde le, sont en fin de session puis en achat de cadeaux ils ont pas le temps de venir. Donc nous on s'est donné le luxe de se couper ça. On peut donc euh, le plus début maniable. de saison est plus petit que la 2e partie ouais. mais il y pas on les divise en parties face euh, beaucoup plus le à Noël quoi ouais. quelque chose. Donc ça fait pas ça fait pas de différence là. à manner on fait ah ben, la première partie est finie. Mais les points sont pas comptabilisés du tout. Puis de toute manière tout le monde va en série avec quatre équipes. Ouais. <rire> Parce qu'on est quatre. Alors il euh, y a tout le monde euh, les, les, les points importent peu en fait. Comme euh, au skyline. Comme oui. Éventuellement, il importe en demi-finale, mais euh, tu comme les oranges le trois ans à la huître, on avait fini on était dernier au classement, on avait gagné deux matchs, je pense. Mais on a torché en demi-finale puis on a remporté la coupe, mm. final, <rire> tu sais. Fait qu'on se vanter, on a gagné. Oui. <rire> non, non, non, non, non. Non, mais c'est pour dire que tu peux finir premier au classement, mais ça te donne rien théoriquement là euh rendez-en finale. D'accord. Tout est à reprouver. Tout est oui, ça répond. À ah, ma question, oui. oui. Je sais pas si ça répond à ta question. Est-ce est que quelqu'un d'autre a des Non! Personne. Ben, voilà, c'est terminé. Alors voilà, merci Alexandra. Hey, ben, ça fait plaisir. <rire> euh, on se retrouve euh, mardi prochain à 9h pour notre chronique Le Tour de la Culture. Yeah! Mm -hmm. euh, pour l'instant, on va euh, aller en musique. On va l'entendre une pièce euh, de la formation solide parce que sa chronique, alexandre est, euh, on se le dira, <rire> solide. solide euh, Voici Traces, parce que ça va laisser des traces. <rire> ah. Ou pas? Non, ça m'a so trop énervant. <rire> <rire> comme ontrait de jouer seulement à la fin de l'émission de ma pauvre je traces <rire> de tu dessus que ça termine la première édition depuis notre retour en ondes oui <rire> OK on fait comme euh, est-ce que tu te souviens fut un temps <rire> euh, quand j'ai euh, commencé à remplacer François Olivier Marchand ouais. c'est comme ma première semaine après ça c'était ma deuxième semaine ouais. puis on la première ça. semaine après, après la première semaine t'sais. oui c'est ça <rire> fait que là c'est la première journée après euh... la coupeur Ça ouais. sera la première émission après notre première émission. Puis, petits euh, jours après, on fera euh, des T-shirts. Un anniversaire. Oui! De mariage, c'est l'anniversaire de papier. Oui! De... <rire> Mais au lieu ah. des années, on fera ça avec les jours. Voilà. Donc, ça va plus vite. Euh, on remercie Alexandre Carillon, bien sûr, pour le temps de culture Oui, merci beaucoup aussi à euh, Mathieu Roy. Le de la g u Merci à Fex-Antoine Desilets-Rousseau pour son entrevue avec David Portelance. Euh, J'ai oublié de dire David Carithrow. Son nom en anglais. Oui. <rire> Portelance. David Carithrow. Dû, on aurait dû dire à Félix, Antoine J'aurais dû pour ouais. euh, Sinon, demain à l'émission Soyez là pour Ingrid Arneberg Sur euh, la périnatalité, euh, la relation par enfant On a aussi Véronique Mille avec la deuxième partie de la lettre M oui. Ça fait tellement longtemps qu'on a fait la première partie Qu'on va devoir se remémorer ça, je pense C'est correct, ouais. on, on vivra dans le passé Et euh, Stéphanie Paradis sera là pour sa chronique Et les petits bonheurs, c'est euh, demain à l'émission C'est Pomasson finalement Moi, ouais, euh... Pomasson à partir euh, l'assemblage requis, 6h30. 6h30. Non, direct à partir de 7h30. Bah ouais, mais c'est ça, je à 7h30 en direct. Allez voir c'est fou.ca pour la programmation complète. Oui, vous oui. allez voir euh, assemblage requi.com pour la balado diffusion ouais. et mm -hmm. les notes de l'émission. Tout à fait. Moi si j'étais vous, je resterais là pour euh, Ledin'itcon à 11h et puis euh, Rock classique version écourtée à 13h. Euh... Oui. Rebienvenue sur Nos ondes. Rebienvenue bye. Le Re Bienvenue aux bye! étudiants de Lucité vous présente Assemblage ouais, requis. j'ai hey, oublié de dire bye Mathieu. Bye, Le service aux étudiants non, de l'UQTR vous ouais. présente Assemblage requis. J'ai oublié de te dire hey, Mathieu. Okay. bye, Mathieu. Bye, Jean-Philippe. À demain. Là. YEAH!